Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro, c'est le journal, la grande édition de ce 3 juin 2021. Voici les grands titres. Cinq commerçants grossistes du sucre, sont ont été rayés de la liste des distributeurs de ce produit à Mérid Boujamboura à cause de leurs spéculations. Et 27 adeptes de Zébi sur les 36 qui avaient été arrêtés à Monsigati la semaine dernière ont été libérés. Et l'athlète burundaise Francine Nyonsa va a réalisé ce mardi à Montreuil en France les minima olympiques sur 5000 mètres. Ces Jeux débutent le 24 juillet au Japon. Et l'invité de ce journal qui est le ministre en charge des mines nous donnera des éclairages sur la suspension des exportations des minerais qui continuent malgré tout à être exploités. Le temps de réviser les textes et les conventions irrelatifs nous dira Ibrahim Ouizé. Captez Issa écoutez la différence. Rebonjour. Oh Le ministère de l'énergie et des mines informe que l'exploitation minière continue, mais avec interdiction d'exporter les minerais exploités. Le ministre Ibrahim Ouizeye explique que la décision a été prise par l'État afin de corriger les lacunes observées dans ce secteur. Selon lui, les textes et les conventions minières doivent être révisées pour que l'État gagne des recettes minières, Suivez Ibrahim Ouizeye, qui sera l'invité de notre journal. Nous faisons ensemble ce qu'on appelle les sociétés mixtes. Là, il n'y a pas vraiment un système gagnant-gagnant entre ces deux parties. À ce moment-là, on a pu constater que au niveau de l'extraction de ces minéraux, surtout les terres rares, jusqu'à la vente et même à la transformation de ces concentrés, il y a un hic derrière. On a pu constater qu'il y a apparemment 11 manquements. Les 11 manquements ont été adressés à ces investisseurs-là. Et on les a justement invités pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et renégocier encore une fois, faire un avenant, renégocier sur la convention. Et donc, dès qu'on va constater que le système est gagnant-gagnant, à ce moment-là, on va autoriser la réexportation de ces concentrés-là. C'était le ministre en charge des mines, Ibrahim Ouiseye, qui sera l'invité de ce journal. 27 des 36 adeptes de Zibi arrêtés dimanche passé en commune Musigati ont été relâchés, annonce faite ce jeudi par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Cnidh. Docteur Sixte-Nimuraba a fait savoir que les dossiers des neuf adultes qui y restent sont en train d'être confectionnés. On l'écoute. Je vous informe que hier, eh, la plupart d'entre eux ont été relâchés, et surtout ceux qui avaient les enfants et même les enfants ont été tous relâchés. Il n'en reste que neuf pour des procédures qui continuent pour les enquêtes et je pense que les enquêtes vont aller eh, très vite pour que ceux qui sont coupables eh, soient poursuivis par la justice et que les innocents soient relâchés et dans le meilleur délai. Il faut continuer la sensibilisation des intervenants des autorités pour qu'ils puissent comprendre que Et toute action doit prioriser l'intérêt supérieur de l'enfant et surtout que ces enfants ne soient pas impliqués dans toutes les actions. Mais aussi, il faut qu'il y ait une sensibilisation de la population et même des parents pour qu'ils sachent que chaque fois qu'ils font des choses, ils doivent ne pas impliquer les enfants parce que la loi empêche qu'on puisse exploiter les enfants comme ça. Et le concubinage est réprimé par la loi burundaise. Maître Fabien Ségatois explique néanmoins que c'est une infraction punie sur, sur plainte de la personne lésée. Maître Ségatois précise que souvent des conflits familiaux sont, sont à l'origine du concubinage et pour éradiquer ce phénomène social, il prône le strict respect de la loi. Maître Fabien Ségatois intervient au moment où certaines femmes de communes Guiharo et Kayové de la province Rutana en situation de concubinage se plaignent du, du mauvais traitement que leur inflige leur mari. suivez Fabien Ségatois au micro de Vestine Routouille. La loi burundaise est très claire. Elle est un mariage monogamique. Ça veut dire qu'un homme n'a qu'une femme et une femme n'a qu'un homme. Alors, il arrive bien entendu qu'il y ait un concubinage. Et ça peut être une femme entretenue ailleurs ou une femme entretenue à la maison. Alors, un homme qui a deux femmes, c'est plus grave parce que la loi le punit d'une servitude pénale allant de six mois à deux ans. Mais celui qui entretient un concubin quelque part, normalement la loi punit d'une amende. Mais, quoi qu'il en soit, la loi dit que ces infractions ne sont poursuivies que sur plainte de la partie qui est lésée. Alors, qu'est-ce qui fait que ce phénomène persiste alors qu'il est interdit par la loi burundaise En fait, la loi existe pour que justement la partie lésée puisse porter plainte, mais ça n'interdit pas de violer la loi. En fait, si tout le monde devait respecter la loi, il n'y aurait plus de tribunaux, il n'y aurait plus rien, tout le monde serait des saints. Mais l'intérêt de la loi, c'est justement qu'on puisse montrer aux gens la limite de ce qu'ils peuvent faire, et permettre également aux les gens qui ont été lésés par la violation de la loi de pouvoir se plaindre et de pouvoir avoir des réparations. Y aura-t-il des conséquences par rapport au concubinage dans des familles qui vivaient dans cette situation Bien entendu, le concubinage c'est d'abord la mauvaise entente entre l'homme et la femme parce que quand une femme c'est que l'homme entretient une deuxième épouse, elle n'est pas contente. Quel est le sort des enfants issus du concubinage Évidemment, lorsqu'il y a un concubinage, ce qui en souffre plus, ce sont les enfants. L'homme qui amène une deuxième femme, normalement, s'occupe plus de la deuxième femme que de la première. Il s'occupe également des deuxièmes enfants reçus de la deuxième femme que des enfants reçus de la première femme. Et puis lorsqu'il y a mésentente entre le mari et la femme, c'est justement les enfants qui en pâtissent parce que le climat devient malsain, la ration n'est plus payée régulièrement. Et... Que faudrait-il faire pour éradiquer ce phénomène social Éradiquer ce phénomène social, c'est d'abord l'application stricte de la loi. Mais, mais en matière des, des humains, l'application stricte de la loi n'est pas une solution. Je crois que la solution, c'est plutôt de tout le jour enseigner, essayer de chaque jour matraquer les gens, leur dire que le concubinage est interdit. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. 13h04 à Bujumbura. Parlons maintenant transport. Certains passagers du sud de la capitale économique se plaignent des difficultés qu'ils encourent pour se déplacer par manque de bus, ce qui fait qu'ils se voient dans l'obligation de dépenser beaucoup d'argent pour arriver au travail, pendant que d'autres préfèrent marcher à pied. Ils demandent au gouvernement de se saisir de cette question. Yvette Nijimber. Nous sommes à la deuxième avenue de Kunanida. c'est en zone Moussaga. Il est 7h30. Il se remarque une foule de gens qui attendent le bus. Ceux qui se sont entretenus avec nous soulignent qu'ils viennent d'y passer plus de 30 minutes. Le dénommé Pascal vient d'effectuer un demi-kilomètre à pied, espérant trouver un bus à la deuxième avenue. Il est désespéré... Qui ne veulent pas arriver au travail à 8 heures. Par exemple, moi, je me suis apprêté à aller au travail à 7 heures car, mais comme tu le vois, nous n'avons pas encore eu de bus alors que nous sommes à 7 heures et demie. C'est un problème qui nous hante depuis un certain temps. Lorsque les bus viennent, ils s'arrêtent à la deuxième ou à la troisième avenue et font demi-tour. Certains d'entre eux utilisent plus de 2500 francs pour arriver au centre-ville car ils sont obligés de prendre des motos pour rejoindre la première avenue Moussaga un problème puisque ici à la deuxième avenue, c'est la galère pour avoir un bus. Même quand on en trouve un, c'est le combat, c'est la loi de la jungle. C'est vraiment un problème pour nous parce qu'on ne parvient pas à arriver au travail à l'heure parce que nous sommes ici depuis 7 heures et nous sommes sûrs que ça va arriver à 8 heures passées sans avoir un bus et cela nous cause des retards. Nous avons attendu le bus, mais en vain, mais pour l'avoir, nous jouons des coudes avec les autres. Il est impossible de le faire, car ceux qui le font ont de la force que je n'ai pas. Les habitants de cette localité demandent au gouvernement de bien gérer cette question du transport en commun pour que tous les quartiers soient servis. Merci Yvette. Et les habitants des quartiers nord de la ville de Bujumbura qui se déplacent en transport en commun se plaignent contre les gens qui ne respectent pas la file d'attente et certains rencontrés au parking se trouvant devant l'ex-marché central de Bujumbura explique qu'ils arrivent tardivement chez eux tout en précisant que cette situation rend difficile le transport pour les personnes vivant avec un handicap moteur. Les détails avec Armer Motore. Nous sommes au parking des bus de transport en commun à l'ex-marché central de Bujumbura. Parmi les passagers se rendant vers les quartiers du nord de Bujumbura, certains disent qu'ils arrivent tardivement chez eux suite aux personnes qui ne respectent pas l'ordre sur les lignes Celui-ci, par exemple, fait savoir que les femmes enceintes et les personnes vivant avec handicap physique sont dans la difficulté de pouvoir monter dans les bus. Nous voyons des personnes qui viennent et commencent à nous bousculer quand nous sommes alignés. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont pressés, pas comme les autres. Il y a les femmes enceintes, les personnes avec handicap qui ne peuvent pas utiliser les forces pour entrer dans le bus. Tu vois quelqu'un qui vient et arrive et passe immédiatement devant toi et entre dans le bus. Il demande aux instances habilitées de trouver solution à ce problème. Nous demandons à ceux qui sont chargés de faire respecter l'alignement d'intervenir pour diminuer ce désordre, afin que tout le monde sache que celui qui se trouve à la ligne est prioritaire pour entrer dans le bus. Selon les usagers de transport en commun, ce désordre dans les parkings s'observe le plus souvent les heures du soir, entre 17h30 et 20h, au moment où les gens rentrent de leur travail. Je vous l'avais dit dans les titres, cinq grossistes de la mairie de Bujumbura ont, dé, ont t, déjà été rayés de la liste des distributeurs de sucre de la Sosumo à mairie de Bujumbura, notamment Agihusha, Nyakavi Gangagara Kinama et Chivito, qui est pour cause de spéculation. C'est ce que déclare l'administrateur directeur général de cette société de production de sucre le général de brigade Aloïse Ndaïkengroquie, qui demande aux administratifs à la base dans les provinces d'aider à traquer les spéculateurs en vue d'éradiquer ce phénomène. Il informe aussi que les contrats des transporteurs de sucre ont expiré avec fin mai et que deux nouveaux contrats sont en cours d'élaboration et que cela explique en partie le retard dans la distribution du sucre. L'administrateur-directeur général de la SOSUMO, Promet que le début de la campagne de récolte de la canne à sucre est pour bientôt, avant la fin de ce mois de juin, et que cela va permettre l'augmentation des stocks et partant la résolution du problème de pénurie de sucre. Pénurie également des boissons de la bras roudi, surtout l'Amstel et la Primus, dans des bars et dépôts de la zone Gagara et en commune de Nahangwa. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Sengeniro disent que s'ils parviennent à en avoir, ils ne reçoivent que des quantités insuffisantes et que cela dure à peu près un mois. Il Ils disent qu'ils enregistrent beaucoup de manques à gagner et demandent à la parodie de régler cette question. Ornella Depuis la hausse des boissons de la Braoudi, c'est au début du mois de mai, il s'observe la pénurie de ces produits, selon les informations recueillies dans différents bistrots et méga. Liévin, Chiza et Akimana Manassé, serveurs et gérants des bistrots de la zone Kamenge, indiquent qu'auparavant, ils s'approvisionnaient en fonction des besoins de ses clients, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cette pénurie s'observe également au méga au quartier 4 de la zone Gagara, là où on a constaté l'avant-midi de ce jeudi le débat. Les vides. La gérante d'Imega souligne qu'avant, les Braoudi donnait 4 ou 5 camions par semaine et regrette que maintenant, c'est entre 1 ou 2 camions. Tous soulignent que cela a des retombées négatives sur les propriétaires des cabarets et Méga. Les consommateurs et propriétaires des bistrots Méga demandent à l'entreprise Braoudi de trouver solution à ce problème et demandent également à l'État de suivre de près cette question. On est là, Mucho, on n'a pas encore réussi à voir la réaction de la Braroudi. Et Francine Nionsawa, athlète burundaise, a réalisé mardi à Montreuil en France les minima olympiques sur 5000 mètres. C'est après avoir terminé quatrième du tournoi Meeting de Montreuil en 14 minutes 54 secondes 70 tierces. Après la Kenyane Béatrice et l'éthiopienne Kalidan Gezaheng et Shella Chepkirwi, toujours Kenyane, pulvérisant de plus de 17 secondes son record personnel établi il y a deux semaines en Andujar, en Espagne, lors de la première course de sa carrière sur cette distance. La burundaise de 28 ans, vice-championne olympique de 800 mètres, était sur la liste des athlètes burundais attendus à réaliser les minima olympiques cette année. Et les trois entraîneurs, trois joueurs et un membre du club de football Kayanza United ont été sanctionnés ce mercredi par la commission de discipline de la Fédération de football du Burundi. Les concernés sont accusés de corruption dans les matchs atletico Academy contre les éléphants de Boubanza et les éléphants contre Kayanza United. Et certains des accusés disent n'avoir pas eu l'occasion de se défendre devant le jury de discipline de la FFB. La fédération lance un signal, pour, un signal fort pour décourager ce comportement. Et puisqu'on parle sport et des Jeux olympiques, Sachez que l'équipe kenyane est privée de camp d'entraînement avant les Jeux Olympiques 2021, qui doivent débuter le 24 juillet au Japon. Cette équipe devait partir le 7 juillet afin de s'acclimater, mais la ville japonaise de Kurume a renoncé à l'accueillir en raison d'une recrudescence des cas de coronavirus. Évoquant une situation critique dans la ville, de, de, dans la ville depuis mi-avril, les autorités de Kurume ont notamment expliqué que les installations sportives prévues pour accueillir les sportifs kenyans étaient désormais utilisées comme centre de vaccination selon le secrétaire du Comité national olympique. À la source, interview. Je l'avais annoncé au cours de ce journal. Notre invité, c'est le ministre de l'énergie et des mines, Ibrahim Ouizeye. Et c'est pour parler du secteur minier après la suspension des exportations minières au Burundi, ainsi que ce que l'on compte faire pour redynamiser le secteur minier qui pourrait contribuer au développement économique du pays. Et Ibrahim Ouiseye s'entretient avec L'Inibel Nibigira ministre Ibrahim Ouidzeye, bonjour. Et bonjour. Vous êtes ministre de l'énergie et mine. En avril dernier, le premier ministre a annoncé devant les deux chambres du Parlement la suspension des exportations des minerais, qu'il en a été la suite Dans un premier moment, nous avons dit d'abord d'arrêter ces exportations. Pourquoi nous avons constaté qu'il y a un HIC? Nous avons constaté qu'il y a un HIC, pourquoi Parce que eux, ils continuent à demander à ce qu'ils puissent exporter cela. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'il y a vraiment des bénéfices de leur part. Mais nous, on ne voit presque rien. Et donc qu'ils arrêtent ces exportations et on commence justement la renégociation. Et donc, ils sont invités à cela. Nous avons mis une équipe Et pouce là et L'équipe diverses que j'appellerai de Rembo, elle aussi va nous amener justement cette équipe pour euh, renégocier encore. Je crois le 5 juillet de cette année même. Quelles sont les principales sociétés minières évraient euh, au Burundi et quels sont les types de minerais qu'elles exploitent Nous avons Rembo qui exploite justement le terres ici à Bujumbura. Nous avons encore une autre société Tanganyika Mining à Tshibitoke qui exploite de l'or. Nous avons encore une fois une autre société qui s'appelle Société Africa Mining Amuinga, qui exploite justement de l'or dans la zone de Masaka, en commune boti Nous avons encore une autre société qui exploite les 3T d'une façon industrielle, en commune Nega, en province de Kirundo. Nous avons plusieurs sociétés qui exploitent d'une façon industrielle. Au-delà de ça, nous avons encore une fois d'autres coopératives nationales qui exploitent Ces différents minéraux, mais du type artisanal. Mais à vous entendre, on dirait que l'orique se trouve uniquement chez Rainbow. Non, non, ce n'est pas du tout chez Rainbow. Bon, pourquoi Pourquoi Parce que Nous, Vous avez entendu parler de Rembo, pourquoi Parce on a mis une équipe pour euh, revoir s'il y a des, des manquements. C'était là sur Rembo, mais aujourd'hui vous, vous allez entendre d'autres. J'ai déjà envoyé une autre équipe à chibito -Oke. pourquoi pas, là aussi il y a des, des manquements. Euh, je vais tout faire pour arrêter, juste de suivre les conventions que nous avons signées ensemble. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que les minerais soient la première source de rentrée économique au Burundi Dans l'entretien, nous sommes en train de revoir euh, le code des miniers. Après avoir terminé ça, sûrement que nous allons encore une fois entrer dans, dans les conventions déjà signées, dans le souci uniquement de gagner-gagner. Et donc, si cela est en ordre, certainement que ces minéraux vont quand même aider au développement du pays. Monsieur le ministre Ibrahim Ouidzeye, je vous remercie. Moi, je vous remercie encore une fois. C'était le ministre Ibrahim Ouizé en charge des mines, euh, au micro de l'Innibel Nibigila et pour reboucler ce journal, en bref, en international, euh, en RDC. Le débat sur la nationalité surgit, la tension a été vive ce mercredi à Lubumbashi, capitale économique de la République démocratique du Congo. où Les autorités ont été obligées d'annuler une manifestation initialement autorisée en faveur d'une proposition de loi, une loi controversée sur l'accès à la magistrature suprême. De nombreuses fois se sont élevées pour dénoncer une proposition de loi discriminatoire qui viserait notamment à écarter Moïse Katumbi de la prochaine présidentielle prévue fin 2023. Richissime homme d'affaires et propriétaire du prestigieux club de football TP Mazembe, Katumbi, 57 ans, est né d'une mère congolaise et d'un père grec. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco de Ouimana. Passez un très bon après-midi.